Ce soir, avec une édition de réanimation qui sera plus que certainement assommante et traumatisante pour certains d'entre vous, puisque s i n i s t r o et moi, vos humbles et aussi cruels serviteurs, avons décidé de vous lâcher sur la tête une énorme bombe de death metal. Une tonne de death metal gras, brutal et martelant, comme on l'aime, effectivement. Nous, nous savons que nous prendrons notre pied à vous le diffuser tant qu'à vous. À savoir si vous a i m Et r e eh bien, e z ça, c s une autre histoire. Et comme on s'en fout pas mal, voici ce que nous couperions vous répondre. Allez tous vous faire foutre. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant qui, en plus de ne pas prendre en considération l'appréciation de leurs patients, serait juste même de les voir dépérir. <rire> Avouez que nulle part ailleurs vous trouverez un traitement comme celui-ci. <rire> p o r n o t to s u r v i v e enfoiré, cause fear is our fucking business, and cause we said so, go. A reminder of what it could be Do w a a t you d To repeat all the things that y o u d know. o Right d e c i s i o n d To be true to myself and the privilege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 Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation. En ce 4 décembre de l'an des Disgrâces 2012, je suis le Dr. Payne Pandragon. Et une fois de plus, une semaine encore, une année, des décennies encore, je suis accablé par le pauvre et triste gobelin vert sinistro. Non, mais non,、si、il est gris, il n'y a pas ça. Pas si triste que ça, finalement. Non, pour moi, c'est triste. Pour、ah, moi, c'est tri triste. Pour toi, c'est e、oui. p o o u s fou carrément. Je le sais, ça, ça démontre énormément ton. Ton Apathie envers moi.、Mm -hmm. Oui, tu le fais très bien, je dois dire. Merci, merci. Je ne voudrais s i quasiment pas te demander comment tu vas. Ce n'est pas de tes affaires. Ben, C'est ce que je me disais.、Hey. Fait que moi, ben, ça ne va pas si mal. OK, moi non plus. <rire> On a une grosse émission ce soir, comme à toutes les semaines. o、oui, Une émission pis... qui est consacrée cette semaine à des、Priez、choses. Créer i pour ne pas y survivre, surtout. Tout、oui. à fait, parce que cette semaine, Sinistro s'est allié à mon côté obscur de la force pour、hey. traiter uniquement du Deathmotor. On va vous avoir aimé à la gang de, de vous autres. C'est ce que je me suis dit pendant les quatre dernières années avec toi et ça a marché finalement. b i e finalement, oui, il y a une petite cellule, petite cellule grise qui a finalement embarqué dans le moule. Oui, puis cette cellule-là, tu peux grandement la remercier parce qu'elle a une double fonction. Elle t'a fait apprécier le death metal, mais c'est celle qui te. Qui m a i n t i e n t la vie présente. Non, non, non, c'est celle qui te permet d'encore aller à la litière seule. a h je fais ça, moi. b e n tu vois. Ah Il <rire> t'en <rire> reste juste une. Ah ah ah Non, c'est une émission entièrement consacrée au death metal, comme on l'a annoncé la semaine dernière et comme ça a été publicisé dans les plus grands quotidiens de ce monde. Oui. Effectivement. Spécialement en France et en Angleterre, je crois. Surtout en Angleterre. <rire> <rire> et, et, et, l'émission sera dédiée uniquement à ce style, sous toutes ses formes, évidemment, avec des trucs non, plus ou s moins. Non, pas、beaucoup. toutes ses formes. Ben... — Pas De mélodique dette. Non, c'est vrai. Non, j'ai dit dette, m a i n t e n a n t J'ai pas dit mélodique dette, m a i n t e n a Non, t n mais ça peut porter à confusion ben, sur sous certaines personnes. Ses, disons,、euh, sous toute sa brutalité. Ben voilà, c'est ça, c'est ça. En fait, avant la publicité, on a entendu justement un premier bloc de ce spécial qui était de bon cru. J'ai bien dit qu'il y avait un R ici. Je l'avais compris. Non, mais c'est parce que des fois, tu sais, que les auditeurs ne sont pas tous très intelligents. Surtout après une bonne dose de dette dans les oreilles. Des ça fois, tu dis. Ça peut bruté, que... c'est ça. Ah, tu dis, hé! <rire> ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais peur. <rire> pour me faire、euh, re, donner des remontrances. On a entendu Morbid Angel et l'excellente pièce Nothing is Not que l'on retrouve sur l'album Formula's Fatal to the Flesh, album qui est paru en 1998 sur l'étiquette K-Tel. Hé,、hey, pas qui e éteint. Mais... r a k e <rire> C'est quoi l'étiquette <rire> québécoise lorsqu'on voit des compilations annoncées là, de Noël, puis je sais pas quoi. J'aime mieux pas le savoir, ça me fait peur.、Ça. Ben, Je peux vous dire que ce n'est pas là-dessus.、Euh, juste auparavant, nous avions des sides. Et la pièce Forever Hate You, que l'on retrouve sur Incinerate Him, qui est parée en 2000 sur Roadrunner. C'est, e n ce qui me concerne, cet album-là, c'est pas mal celui que je trouve le, bah, le plus acceptable sans Jack Hawen. Je trouve que Decide, avant cette période-là, et même là, Jack n'était pas,、euh, n'était pas encore arrivé à, À bord de cette,、euh, cette galère, mais、euh, les autres sont beaucoup, très, beaucoup trop secs, ces albums-là. Ça manque de gras, je trouve. C'est moins intéressant, quoique pas mauvais, là, mais bon. Il était peut-être au régime. Il, ben... il fallait que v f a s s i e attention au cholestérol. Et pourtant, c'est contre-nature pour le death metal de faire attention au cholestérol. <rire> Nous avions Six Feet Under et la pièce Elegy for the Hundred que l'on retrouve sur l'album Death Ritual qui est paru en 2008 sur Metal Blade. Bolt h o w e r et la pièce Hamburs tirée de l'album de Fort Crusade qui est paru en 92, quand même pas hier. Sur e r i c également. Et nous avions débuté le t o u r avec a b i t u a r y et une pièce tirée du dernier album Darkest Day, soit List of Dead, paru en 2009 sur Candlelight. Je sais pas si, e h a b i t u a r y va préparer quelque chose ou,、euh, Ça fait quand même, on s'en va en 2013, ça fait une couple d'années que ça n'a rien passé. là. C'était pourtant supposément un retour. En fait, deuxième album de le retour. On va avoir une chronique cinéma parce que oui, cette semaine, je pourrais reprendre ce que je n'ai pas pu faire la semaine dernière.、Euh... À moins que ton site ne fonctionne pas encore cette semaine ici. Non、euh, a... Ah, il marche eh oui. eh oui, il fonctionne très bien.、Euh... D'ailleurs, quand on a term terminé l'émission, lorsque je suis arrivé, J'ai validé que le site était bel et bien fonctionnel. Oui, parce que Je l'avais rebranché, j'arrive avant t o i chez moi. Que... D'accord, c'est correct. J'avais raidé le problème.、Euh... Pas pour que ça paraisse non plus. Mais... Oui, c'est ça. <rire> Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute à ça, là? Ariken!、Ah, Donc, une chronique cinéma,、euh, une chronique musicale aussi,、euh, chronique spectacle. D'ailleurs, je vais en faire une petite parenthèse immédiatement. N'oubliez pas que. Samedi le 15 décembre au Rock a f f l i r Stage, c'est le p a r t y de Noël de t r o i s Via e m é t a l qui m e t t n a en vedette Cryptopsy, Unhuman, and i s n e a r Hollow, et c e r t i n l Globes n i f f e r C'est le 15 décembre, comme je le disais. L'ouverture des portes est à 19h, le spectacle est à 20h, c'est pour tous, il en coûtera 15 dollars au Rock a f f l i r Stage. Bon! On viendra, on viendra avec une chronique plus, plus étoffée tout à l'heure. Euh. 19h35,、euh, et maintenant, la deuxième présentation de ce spécial Death Metal va à nul autre que Sidney Strauss. Ah oui, c'est à moi, ok. i t e t'es où, où, toi, en soi, là?、Hein? En plus d'avoir oublié ta tête, t'as oublié ses, ses bras pour manipuler ses feuilles, i l s sont juste en dessous de mes yeux, mes feuilles. Ouais, Parce que je ne sais plus lire. As-tu déjà su lire? Non. Hey,、bon, j'ai choisi un bloc de dette. Attends, de... attends. Ce que tu vas nous dire là, c'est parce que tu l'as pris par cœur. Oui. Parce que tu ne sais pas l i r e Non. OK. Même... OK. Vas-y. Bon, j'ai choisi un bloc de dette. Attends, attends. OK. Est-ce que tu as pris la liste au complet par cœur? Presque. OK. Est-ce que je peux la confisquer, celle que tu as sous les yeux, pour voir si c'est vrai? Non, parce que je... ça me prend des points de repère. C'est <rire> des petits dessins? <rire> oui. Vas-y. Des pictogrammes. <rire> bon. Comme je disais, attends, attends, attends.、Euh, non, non, vas-y. Bon, j'ai choisi un bloc de dette. s Attends! <rire> oui, attends. <rire> du dette、euh, tiré、euh, un, euh, un peu trashy sur les bords, donc un peu.、Euh, du groove. Très, très, très groove.、Euh, donc, un bloc,、euh, vous pouvez enlever les meubles du salon, les divans, les chaises, les tables, les télévisions. Sauf le système de son. Non, le système de son, vous le laissez là, bande de snorro. Ben oui. Vous pouvez euh, faire euh, un moche pit、euh, dans le milieu de votre salon,、euh, fermer les lumières et quand que le bloc sera fini, c'est le dernier qui est debout qui gagne.、Puis、qui gagne, gagne quoi? J'ai aucune idée, mais、okay. ça n'a pas d'importance. Le décision entre eux autres. C'est ça. Le droit de continuer à écouter l'émission. S'il se rend jusque-là. D'accord. OK. Alors, on va avoir、euh, des pièces de Body Farm, Coldworker, Pitty Rayon, Jungle r o t Delirium's Order. On part tout de suite de le bloc avec Body Farm, avec la pièce Heist, qui est tirée de l'album m a l i e Volens. Go! C'est parti!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 9h59, vous êtes toujours à l'écoute de réanimation sur les zones du 89.1 FM, votre radio campus de Trois-Rivières. Et je suis toujours Dr. Payne Pendragon. Et le a tout à côté, es, c'est encore lui. T'es toujours toi? Je suis toujours, toujours, toujours. En fait, jusqu'à 7h. Peut-être que tout à l'heure, ce sera autre, autre、ah. chose.、Euh, c'est quoi les niaiseries qu'on vient d'entendre? Des niaiseries épouvantables. Bon,、ben、on a、ouais. entendu la formation、euh, de Finlande, Diller i u m s Order. Avec la pièce, c'est Poukou. C'est Poukou. Je ne le connais pas. moi. Tu ne connais pas Poukou? Non. Ah, bien, C'est Poukou.、Okay. Euh, c'est tiré de l'album Veniversum.、Euh, c'est paru sur DLO Productions en 2012. C'est assez original, ça. C'est très bon. C'est assez technique, mais très bien dosé. Oui, donc... mais justement, c'est technique, mais il y a. Une espèce d'ambiance qui rentre à travers ouais, ça, sûr, qui fait qu'on n'est pas assommé par la tec technicité. Ce n'est pas tout le temps un vomissage a de notes guitaristiques. Il y a juste une petite pause-là, ça continue. J'ai q u a n bien a p p r é On a eu Jungle Rot avec Blood Ties qui était une s é r i e de Kill o n c o m m o n de 2011 sur Victory Records. On a eu un petit bloc、euh, suédois avec p u t e r i a n avec la pièce des Azatoth c y c l e Excellent album que j'ai découvert、euh, il y a quelques temps. Album qui a pour titre Cool Toktulu, sorti en 2012 sur Cyclone Empire. Bon petit label ça. Coldworker, également de la Suède, avec la pièce Murderous,、euh, tirée de l'excellent d o o m s a y e r s Call de 2012 sur Listenable Records. Et on a commencé avec Body Farm, la pièce Iced, tirée de l'album Mallevolence de 2012, également sur Cyclone Empire. Fort intéressant. Très, très, très. Oui, il y avait peut-être une bonne chansonnette.、Toi. Alors, j'espère qu'il reste des vivants parmi vous. Mais, es, que mais là, le... c'est juste les hors-d'œuvre, ça, là.、Ben、oui, là, parce le... que là, il y en avait qui étaient supposés toncer le divan, toncer le b é b e l Ah, bien là, ça. J'espère qu'il n'y a pas trop de télévision cassée. Ben, la télévision, c'est une chose. Pas trop de système de son. Non, pas cas trop cas de son. Vous ne pourrez, pourrez pas écouter le restant de, de l'émission. h i y bien mauvaise nouvelle, semblait-il, pour ceux d'entre eux, là, pas d'entre nous, là, mais d'entre eux qui attendaient la sortie du nouveau DVD de Metallica,、euh, Québec Magnétisme, je, je pense, c'est ça? Magnétique, magnétique. Magnétique. magnétique. Québec Magnétique. Oui, Qu c'est、ouais, ça. Québec Magnétique. La sortie était prévue pour le 10. Décembre. Décembre. En fait, la sortie est toujours prévue pour le 10 décembre, s e m b l e t i l Partout <rire> wild, ailleurs dans le monde. d a n le wild. Mais au Québec, ça serait repoussé au 5 février pour des raisons législatives qui auraient directement rapport, s e m b l e t i l À l a r s u l r i c h Non, ça se pourrait. <rire>、ouais. Ben, j'y ai pensé, J'ai pensé quand j'ai entendu la nouvelle que c'est peut-être peut les gars de Metallica qui avaient décidé de repousser ça. Si ça venait d'eux autres, c'était vraiment un coup sale et bas. Mais,、euh, je m'expliquerai pourquoi. Mais, semble-t-il que ce serait dû,、euh, à la, la, réglementation des ratings de DVD, qui est en application ici au Canada, semble-t-il qu'il y aurait quelque chose qui serait pas encore réglé. Ouais, c'est parce que c'est PG, c'est pourriture générale. Ça là, se ça. peut, ça. ouais, c'est ça. Pis u ils hésitaient encore à mettre cette, cet, c e abréviatif-là,、mm. donc,、euh, ils s ont, i s ont dit, on peut-être mettre juste P ou G, on le sait pas, là, mais bon.、Mm -hmm. Mais semble-t-il qu'effectivement, ceux d'entre vous qui aviez l'intention de vous procurer ce DVD du spectacle de Metallica filmé sur les plaines d'Abraham, il y a de cela trop longtemps, non, déjà peu, p e assez de temps, v r a s j <rire> e、euh, o u s l'aurez pas. e n tout cas, vous ne pourrez pas, pas l'avoir par les voix traditionnelles. C'est-à-dire les disquaires et ouais, ainsi de suite. Mais là, encore là, je suis gentil en le disant, là, mais bon. Vous savez,、euh, c'est ce que je veux dire, hein. Donc,、euh, c'est un peu poche. Oui, c'est effectivement un peu poche. Ben, moi, j'en ai rien à s é r e r x n o i non plus. Tu Je... sais, parce que nous autres, là, pff, ça ne dérange rien. On là, va se、dit. mettre dans la peau de, des pauvres, pauvres auditeurs. Ben, il y en a qui aiment ça, i l y en a qui aiment ça. Il y en a qui étaient contents de peut-être pouvoir se procurer ce DVD-là, ce spectacle-là Juste le... pour s e v o i r la binette. Ouais, quoique, <rire> au nombre de monde qu'il y avait là, il faudrait <rire> être chanceux pour s e v o i r là. Mais,、euh, tu sais, bon, c'est le temps des fêtes qui arrive, puis des fois, c'est des cadeaux, puis. Ben, non. Mais si ça avait été le ban ou le managing qui avait décidé que ça sortait pas, ça, ça, aurait, aurait, ben, ça aurait pu arriver, ça aurait été、ouais. vraiment p o u s é Ça aurait pourri, été niaiseux, tu sais, c'est Québec magnétique. Pourquoi tu retardes? Juste au Québec, c'est niaiseux. Mais là, je suis à preuve du contraire, c'est peut-être pas juste au Québec. Bon, au Canada, toujours a i n parce、Canada. que les, les, les, les guidelines sont, sont, sont, sont pan-canadiennes. Oui, a s mais bref,、euh, semble-t-il que c'est vrai. C'est une... de,、euh, de, de la faute au gouvernement mis en place. j u s terré son nom. En en tout cas, c'est pas de la nôtre, ça, c'est sûr. b e ne donc, suis pas dans le gouvernement, c'est sûr que ce s t pas de ma faute.、Ah、oui, on a le gouvernement, nous autres. Ah, oui. Ben oui. Zombie Incorporated. Ah, c'est vrai. I'm Dead Incorporated, the world famous. On pourrait quasiment se présenter aux prochaines élections. Oui,、ouais. mais le problème, c'est que les seuls les électeurs potentiels qu'on a sont tous déjà morts. Ben, justement, il y en a beaucoup.、Oh. Ils voteraient tous pour nous autres. Mais ils ne sont pas capables de faire un coche, une petite c o c h e à billets. Moi, t e v a s tout changer ça, moi, tu vois. <rire> une petite chronique euh, musicale, euh, nouveauté、euh, d'album. Al、ouais, des albums. Oui, des albums. Euh, j'ai pas de choses extraordinairement、euh, fulgurantes. J'en ai même sur lesquelles j'ai frappé sur la vidéo. Ouais, c'est o u t celui-là, là. Ouais,、euh, dernier album d'une formation, euh,、Inutile. américaine qui porte le titre Prototype, qui vient de sortir un album qui porte le nom de Catalyst. C'est sorti sur l'étiquette Nightmare Records. C'est disponible en plus en CD et LP. Ouais, mais le P, c'est le deuxième album en 2012, hein. Ouais, c'est le deuxième album, effectivement. C'est excessivement mauvais. Oui.、Euh, comme l'autre d'avant.、Euh, je n'ai même pas pris la peine d'écouter l'autre, là.、Euh, c'est excessivement mauvais.、Euh, c'est un trash metal très maladroit, avec très peu de, je dirais, de, de, de, de finesse. Oui, effectivement, avec un vocal qui n'a absolument rien à foutre, là, là. Hein, on s'entend-tu, là, qu'un vocal, là, l exemple, elle, qui chanterait dans un band trash metal. Ah, a i t Ça ne f ê t pas. C'est un vocal heavy metal. Et encore, c'est un mauvais vocal.、Oh, oui, oui, effectivement, c'est, Moi, j'ai donné un 3, simplement parce que j'ai trouvé que la production était quand même bonne. La production est bonne pour un si mauvais album. Ben, je me disais quelque part, ça, le, le, ça, ça valait la peine de le souligner. Euh, autre chose, autre chose.、Euh, ben, pour les amateurs de Stoner Sludge Metal, une formation canadienne, Bison BC, qui a sorti il y a quelques semaines leur album,、euh, Love -loveless Lovelessness, voilà, sur l'étiquette Metal Blade. Moi, j'ai trouvé ça quand même pas mal、euh, c o r i e c e c'est un bon Stoner, c'est un Stoner Sludge. h、euh, peut-être que cet album-là, un vocal, à l'occasion un petit peu Trop des fois tendance core, mais ça m'a pas trop achalé. Je lui ai donné un 7,5 sur 10.、Euh, je pense que c'est un album qui est intéressant dans le genre. Et, surprise,、euh, honnêtement, le dernier album de Destruction, qui porte le titre de Spiritual Genocide, qui est sorti sur Nectar Blast en CD et LP aussi, dois-je le dire,、euh, je l'ai trouvé assez intéressant. meilleur que l'autre avant, mais moi, ça m'a pas plus accroché,、euh, c'est sûr qu'il y a des, qu'il y a des bons riffs,、euh, on voit que Destruction, ils sont revenus comme, En bonne voie. b e n en tout cas, plus comme ils étaient à l'époque où j'aimais ça, moi. Oui, oui c'est ça. c e s t ça. j e dis pas que c'est le meilleur Destruction, parce que ça, encore là, c'est subjectif, mais personnellement, je me retrouve plus dans ce qu'ils viennent de faire avec Spiritual Genocide. Que l'autre avant.、Là. Que, ben, que、oui. tous les autres avant, là, depuis je sais plus comment d'année. Bien, je vais t'avouer, moi, que ce type de trash metal-là, j'en ai, ai plus que m a c l a q u e là. Bien. J'ai comme, comme eu une overdose euh, avec euh, les, les, les dernières années, avec、euh, la. la, la Comme c'était la, la résurrection de ce genre-là avec les w a r b r e n n e r s et compagnie. Le Ouf, ça ça ben, suffit. Là, je ça. comprends ce que tu veux dire, mais moi en même temps, j'ai été agréablement surpris. Oui, c'est meilleur. C'est meilleur que ce qu'ils qu ont fait depuis plusieurs ouais, années. Oui, effectivement.、Euh, j'ai été curieux. Ce n'est pas mon style, mais j'étais curieux d'Impal Mazzarini. Moi, j'avais aimé le dernier. Celui-là, je ne l'ai pas écouté encore. C'est un EP qui porte le nom de Enlightenment Process.、Euh, En fait, je te dirais que c'est. En tout cas, ce hippie-là, c'est pas super black. Ben, généralement, ils font une espèce de, de, de blackened trash metal a u autres. C'est pas mal ça. C'est pas mal le drum. e J'ai donné quand même un set sur le s u s C'est pas, 10, là, pas du black r a s o i r e Non, non, non. Pas de, de, dans le tapis. C'est vraiment assez groove, assez trash, là, ben, mais avec un son blackish. C'est pas mal bon, ça. b o n o i r C'est correct. Donc,、euh, Enlightenment Process, le hippie, c'est correct. Habituellement, c'est dans le style la Goth War, c'est ce type de band. Oui, mais je, moi, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas entendu、mm -hmm. ça que j'avais comme une espèce de crainte. m a je me suis dit, ben, il faut quand même que je sois curieux c u r i e u x à l'occasion. C'est sûr. Un autre coup de masse la formation、euh, Baphomet. Oui, c'était pas terrible, ça.、Hein? Ah, non, non, là, là. Écoute, j'ai été attiré énormément par cette pochette-là parce que je trouve la pochette vraiment courte.、Cool、<rire> oui, oui. L'album porte le titre de Death at the,、Bene、uh, uh, at the Beginning. C'est une compilation qui se veut un peu, d'après ce que j'ai pu comprendre, les quatre albums qu'ils ont. Parce que c'est une formation qui existe depuis quand même un certain temps, mais il y a juste quatre, ben non, deux albums officiels, Fallen. On fait une compilation de deux albums, on voit pas vraiment l'intérêt en partant. Là, c e Ou plus... peut-être que les autres sont, sont plus disponibles. Bon, ou... mais les autres, ça a l'air t o u s juste des démos ou des splits.、Okay. Donc,、euh, Baphomet, Death of the Beginning, c'est sur Peaceville Records. J'ai donné un 3 parce que la pochette est vraiment hot, mais c'est vraiment. C'est bizarre venant de Peaceville, d'habitude.、Euh, et... Ça sonne comme un band. des Années 80, ok, au niveau de la production, c'est vraiment, on dirait ouais, juste des peu, démos. Un peu genre Venom, c'est bon. Ouais,、là. on dirait ouais. juste des démos, là. C'est vraiment pas très bon, là. C'est qualifié comme étant death metal. Moi, j'aurais plus, plus qualifié ça comme étant crap metal, <rire> c'est pas bon, c'est mal, mal enregistré. <rire> c'est pas death metal, c'est black metal.、Ouais, c'est black. <rire> c'est mal enregistré.、Euh, le chanteur n'a pas. v r a i m e n t pas une voix qui est très intéressante, mais pas du tout. Musicalement parlant, c'est poche, c'est moche. C'est tout croche, les bouts. C'est vraiment tout croche, croche, en plus, effectivement. Donc, Baphomet, je sais pas, c'est une compilation, je, je veux pas entendre les albums. Je veux pas les entendre.、Euh, la semaine prochaine, je vais vous parler probablement du nouvel album de Saturnus. c'est un Dead Doom Metal. C'est du n t u Ben, moi, ce que j'ai connu deux autres, là, la Mi 2000, là, j'ai trouvé que c'était intéressant. Ok, c'était intéressant.、Euh... Je vais pas oser,、euh, je suis un oreille là-dessus, là, mais. Le premier album, le prochain album qui sortira justement lundi prochain, le 10 décembre, porte le titre de Saturn in Ascension. C'est sur、euh, Cyclone Empire, justement. Oui, m a i s c'est ça, je l'ai、euh, vu passer dans mes, dans mes emails de promotion, puis.、Euh, je vous、voir. en parlerai. La semaine prochaine, je vous ferai la présentation de l'album de Pathology. C'est excellent. Ah. Un très bon band death metal. Dernier album. Donc, je vous présenterai ça. Et je vous parlerai évidemment de cette surnus la semaine prochaine. Donc, à éviter, absolument. Je vous Baphomet. conjure Baphomet ainsi que prototype. prototype. Je vous ferai une chronique cinéma tout à l'heure, mais pour l'instant, nous allons continuer avec ce spécial death metal. Et c'est à mon tour maintenant de vous présenter ma deuxième programmation de la soirée. Nous allons débuter avec une formation canadienne, québécoise, qui porte le nom de Doctors What the hell? Everybody ends up dead. Just a matter of when. Of murder have been accepted against i t The Pain, self, they never the spaces, i n sights of s e l f d i e b e r a Merciless buses、so, and a r e a t a b l e Beer and sword, every coarse you blow Killing us as sword and a man also combo、we'll、o cause it's p r o b b l f a l n g in the e r s The w i n d o s they o w e I didn't know the city's so g o i n to my s a v a g e anyway. They d e s e r v e t o die! They d e s e r v e to die!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 20h37. e t oui! Ceux d'entre vous qui ont survécu jusqu'à présent sont toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show. Et tout ça, ça se commet sur les ondes de C'est fou 89 FM. C'est fou dans vos oreilles? Oui. C'était pas l'ancien slaguer, ça? b e n on l'entend de temps en temps. Vous êtes a s fou pour l'écouter. OK. Mais c'est fou dans、ça. tes oreilles aussi? Oui. Dans les tiennes aussi.、Hein. Ah oui. OK. T'es un méchant dans ta pied. Bon, ben, bonsoir. <rire> On vient d'entendre la formation e m m o l a t i o n et la pièce de Comfort of Cowards. Et ça, ouais, c o w a r d s Ça, j'adore ce titre-là. Ouais, c'est bon. Ouais. Tiré de l'album m a j e s t i n Decay, dernière p a r u t i o n de cette formation en 2010, c'est Fallen, évidemment. Sur n u c l e a r Blast, j'aime beaucoup, beaucoup i m m o l a t i o n et j'ai vraiment hâte que le prochain album sorte.、Et、il semblait-il qu'il y aurait peut-être préparation studio pour un nouvel album, Sinister auparavant. Et la dernière parution, il y a quelques semaines, l'album était à The Carnage Ending et la pièce était Final Destroyer. C'est paru sur Massacre Records, un très bon album aussi. Non, je me suis trompé, c'est le dernier Sinistro, c'est pas Sinister. Non, c'est mon cousin.、Ah, ok, c'est vrai. Nous avions Cannibal Corpse et They Deserve to Die. Ça, je pense, c'est, e u ça, c'est un équivoque comme titre, là. Et c'est tiré de l'album de Richard's p a u n qui est paré en 2004 sur Metal Blade. Nous avions Fear Factory Escape Goat et Scapegoat tiré de l'album Soul of a New Machine de 1992, étiquette World Runner. Et nous avions ouvert avec Cataclysm et la pièce d'ouverture de l'album Prevail, qui est du même nom. Prevail paré en 2008 sur Nuclear Blast. Laissez-moi vous rappeler que BCI présente Le samedi 15 décembre, au Club Soda, Levite, en compagnie de Wintersome t de v a r g e C'est à 20h, c'est pour tous, il en coûtera 26,9 et, et 30 et 43 plus taxes. Excusez-moi. Disponible billetterie du Club Soda, t a r i s a s Firewind et Stolen Babies, again, seront vendredi le 8 février à 19h au f o n d s é l e c t r i q u e Les billets sont en vente depuis le 15 novembre au coût de 20 et 25 taxes incluses. J'imagine que c'est via la billetterie des f o f o n e en s Enslave, p a u l b e a r e r Ancient Wisdom seront le mercredi 20 février prochain à 20h aux f a u x f o n e s électriques au coût de 22 $50 et 27,50 taxes incluses via admission. Et SoilWork, Jeff Loomis, Blackguard, The Browning. Euh, et r a t c h e d seront au Café Campus le 17 mars, pro 17, mars. 17 mars prochain à 18h10 au Café Campus au coût de 20 et 25 taxes incluses. Billets VIP à 17h au coût de 55 taxes incluses. C'est cela. Je vais vous parler un petit peu de cinéma. Je dis un petit peu, pas si mal quand même.、Hein? Je vous rappelle que vendredi, le 14 décembre, pas vendredi,、euh, cette semaine, la semaine prochaine, c'est la sortie d e la première partie du film Les Hobbits. Ça devrait être excellent. Ça devrait. Une forme, une formation.、Euh, une, une formation, euh. Formation Enchant, Enchant Metal, non. Formation, formation production de Peter Jackson, qui r e m e t e n vedette, encore une fois, dans le rôle de Gandalf, Ian McKellen,、euh, et Martin Freeman dans le rôle de Bilbo. Euh, en fait,、euh, j'ai découvert tout à l'heure、euh, que ce, ce film sera sur trois volets. En fait, il s'agit d'un seul roman contrairement à la trilogie du Seigneur des Anneaux. Mais comme Sinistros m'expliquait,、euh, Jackson a décidé de mettre tellement Un maximum de détails qu'il y,、euh, y aura,、euh, de séparer le film en trois sections qui s'échonneront de cette année, c'est-à-dire soit le 14 décembre jusqu'en 2014, à raison d'un volet par année. Ça risque d'être très, très prometteur.、Euh, j'ai vraiment hâte de voir、euh, cette production-là.、Euh, euh, euh, euh, euh, euh, la semaine prochaine, je vais vous parler du film, justement, Sinister. Je vous en parlerai la semaine prochaine, qui est Ça a-tu rapport avec toi? C'est un autre de tes cousins? ça? C'est、si, le même? C'est la sœur de l'autre. Ah, ok, excuse-moi. Ça se prononce sinistère.、Euh. Bon, la semaine, la semaine dernière, je vous parlais, je ne pouvais faire ma chronique parce que <rire> le site était d o w n pour une raison.、Euh... encore inconnu. Mais je vous disais que le film Lawless, Les Hommes sans Loi, c'était excellent. Un film de John h i l l c o a t c'est vraiment un très, très bon film de gangster qui se passe à l'époque de la Prohibition. Je vous le conseille chaleureusement. C'est vraiment excellent. Ça met s h i a l a b e o u f en vedette Tom Hardy et Jason Clark. e C'est très bon, très violent et ça montre que la corruption, ça existe depuis bien longtemps. J'ai découvert un film Euh, par hasard, qui est un film de 2009, qui est un film signé Duncan Zoe Hayward Jones. Et, et, Jones et, et tu sais, c'est qui? C'est l e fils de David Bowie. Ah! C'est son deuxième film.、Euh, en fait, c'est son premier film, celui-là, pardon.、Euh, il s'agit du film Moon,、euh, qui met en vedette Sam Rockwell. Et je dis Sam Rockwell parce que c'est à peu près le seul, unique acteur qu'on voit dans l e f i l m Il y a la voix de Kevin Spacey qui, voit, qui fait la voix de, de Gertie, qui est un robot, un robot ordinateur ultra perfectionné. Et c'est très intéressant comme film,、euh, parce que le contexte est que ça se passe dans un, fu un futur qui est non défini. La Terre n'a plus de ressources naturelles, de richesses naturelles. Et sur la Lune, il y a l h l i u m l h l i u m l'hélium 3, qui est la solution. Pour être capable de continuer à ce que l'humanité puisse a p p r o v i s i o n n e r en toutes sortes d'énergie, s、euh, comme l'électricité, ainsi de suite. Donc, ils organisent des Il y a des,、euh, des bases lunaires qui sont、euh, installées, qui sont de type、euh, industriel pour extraire cet hélium-3. Et les gens qui l'opèrent signent des contrats de quelques années avec la. La compagnie, e、euh, n question, qui porte le nom de, je ne sais plus quoi, là, u、euh, Lunar Industries,、si、j'aurais dû y penser. Et,、euh, c'est, généralement, je pense que c'est trois ans. Puis la personne est seule dans la base à opérer parce que tout est automatisé. La seule compagnie qu'elle a, c'est Gertie, qui est un, un ordinateur mobile. En fait, il est monté sur des rails, puis il se promène partout où t c e que tu vas. Puis il a une voix tout à fait humaine, puis il interagit avec toi,、euh, de façon à ce que Ta, la solitude te pèse moins, si on veut. Puis, en même temps, il te donne un travail au niveau des calculs que tu as à faire, et ainsi de suite. Et le,、euh, le, le personnage principal, le, qui, est le nom, qui est Sam Bell, est l'opérateur, et son contrat se tire à sa fin. Il, il est très anxieux de revoir sa femme et sa petite fille, et ainsi de suite. Mais il commence à se rendre compte qu'il y a toujours un retard qui se fait. Dans ce retour sur Terre, et finalement, il se pose la question. Il s'est dit On m'a promis que je serais remplacé, mais est-ce qu'on m'a promis qu'on me ramènerait Oh, oh. Et il se rend compte que non. Mais que la seule et unique façon pour que cette base lunaire-là soit encore en opération, c'est qu'il se fait cloner à tous les trois ans. Et il ne le sait pas. Il se fait porter disparu. Puis le clone, ben, comme la mémoire est empruntée à l'autre, ben, l... jusqu'à ce qu'il rencontre accidentellement celui qui le remplacera, son propre clone. C'est assez, assez original. Spécial. C'est vraiment, c'est vraiment bien comme film. Je t'appelle Moon. Moon, effectivement.、Euh, dans, j'ai deux films cette semaine、euh, que je recommande à... à revoir ou à découvrir. Le premier, c'est, ben, je sais pas,、euh, c'est un film pour moi qui a toujours eu autant de charme que depuis 1985. C'est Return of the Living Dead. Ben, c'est sûr.、T、tu, connais le film? Ben oui. Moi, moi, ce film-là, je l'ai réécouté il y a deux semaines. Et Dan o u i s ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, e u a i s ouais, ouais, u a i s ouais, o u s o u a ouais, o u a s o u s o u a s ouais, ouais, ouais, a i s i s ouais, o u a i a i s a i s u a i s o u a i o u a i u a i s ouais, ouais, o u a i ouais, o u a i o u a i e o u a s ouais, ouais, ouais, u a i e u a i s ouais, o u a l s i s ouais, u a i u a i s o e a i s a i s ouais, ouais, ouais, t u a i a i s a i s ouais, ouais, o u a i u a i s a i a i s o o u a u faire de, de, de compétition, quoi que ce s d'aucune façon, à George、euh, A. Romero, qui est le maître à penser des films de Zombie s avec Night of the Living Dead, et ainsi de suite, e pas d t i jusqu'à aujourd'hui. Il dit, je pense que c'est simplement de lui rendre hommage, et comme je ne voulais pas faire un plagiat, j'ai fait une comédie. Mais c'est excellent. C'est quand même excellent, pis il <rire> y a des bouts que c'est vraiment clown, u t d a c que, c c'est un film assez intéressant. Et l'autre film, qui était un film culte pour moi de Vampire, c'est、euh, The Lost Boys. ça, j'ai peut-être déjà vu ce film-là, je me j i r e Ça, c'est un film que je pense qu'il est à revoir plus d'une fois. C'est un film de 87 de Joel Schumacher. C'est quand même pas un nouveau venu dans le cinéma, à l'époque non plus. Ça m'a e rappelé de k i e f e r Sutherland, Corey a i m e et Jason Patrick. Et c'est un des excellents films de vampires contemporains.、Euh, je pense que le scénario est totalement original. Les acteurs sont tous excellents. Même, je dirais, Corey Feldman, qui à rigueur est un peu paumé maintenant,、là. Mais à l'époque, il était kid. Donc, ça passait bien. Et,、euh, c'est un très bon film de vampires rockers. Pis, tu sais, c'est, même encore aujourd'hui, je trouve c'est actuel. En fait, tu vois, The Lost Boy, moi, je lui donne encore un 9.5 sur 10. Et la même chose pour Return of the Living Dead. Donc, c'est des films qui seraient intéressants potentiellement pour vous, si vous ne les connaissez pas, de les découvrir. Ou, simplement, de les revoir. Et comme je le disais en préambule, il y a quand même pas mal de choses intéressantes qui s'en viennent.、Euh, le 14 décembre, c'est d e habits. Le 25 décembre, c'est Django Unchained, qui est le nouveau film de Quentin Tarantino. C'est l u preview. Ouais, ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Le 4 janvier, c'est Texas Chinsa 3D. Ça, ça risque d'être pas mal Bloody Gore. e、euh, u le 11 janvier, évidemment, on est rendu en 2013. Un excellent film. En fait, les previews semblent très b o n s d e mettant d n la vallée de Sean Penn, qu'on a, il y a longtemps qu'on n'a pas vu l'écran, c'est Gangster Squad. Euh, un film qui risque, en tout cas, qui pique ma curiosité, mais simplement parce que je suis curieux, c'est、euh, Ansel a t Gretel,、euh, qui est、euh, Witch Hunter. Ça, c'est le 25 janvier.、Et、un film qui risque d'être très bon, un film à sketch, d'ABC of Death, qui est le 31 janvier、euh, prochain. Donc, il y a encore pas mal de choses. Et puis, la semaine prochaine, je vais vous parler d'autres choses. Maintenant, Sinistros. Place un bloc de death metal légèrement plus technique. Encore du death? Mais oui. C'est drôle, Léon. m e semble q u on n'a rien passé ça depuis le début. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on qu fait qu'on s c o n t i n u e On est pris là-dedans. Ben, tant mieux. C'est ça, c'est une roue sans fin, ça. C'est un quoi Une roue sans fin. C'est une roue sans fin, d'accord.、Ouais. C'est comme un c h o t q court après sa queue, ça. ça. Ben, c'est un c h o t à un moment donné, ça se tannera, mais... mais nous autres, on n se tannera pas. Non, c'est ça. On est des choix plus niaiseux. C'est ça.、Ouais, ça. Ben, ben oui. <rire> <rire>、euh, formation. <rire> Excusez-moi. Ah oui? C'est ça. Le show. Oui. Oui. oui. Formation qui vient des Émirats Arabes Unis, qui a pour nom Perversion, avec une pièce qui s'appelle Aging the Unburted. C'est tiré de l'excellent album Pillars of the Enlightened. C'est paru en 2012 sous étiquette indépendante. Go! C'est parti! <rire> Moi, par a n n é e j a i p r é p a r é des brownies spéciaux du temps des fêtes et, et j a i r é f l é c h i à des questions sur le sens de la vie, comme、euh, pourquoi il n'y a pas de bonne femme de neige <rire> Ou comment Kudo peut offrir le plus grand réseau 4G et des offres incroyables sans que vous n'ayez à faire de compromis Ou est-ce que ces brownies me donnent la bouche sèche Kudo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 <rire> Faites comme moi et synthonisez la fréquence modulée 89,1 sur votre récepteur tous les vendredis d è s 7h le matin et les samedis d è s midi. Avec le Master Pack Series des Best Hop de Sifu, profitez de 3 heures de magnifiques souvenirs de nos émissions quotidiennes. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2 pour 1 sur la pizza.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 21h12. Et jusqu'à preuve du c o n t r a i r e vous êtes toujours à réanimation. C'est ça? C'est ce posé. Ben, cela soit dit, y compris、soin. ainsi. Vous êtes à réanimation d i t o n d e l Incorporated Show sur les ondes de CIFO 89FM, la radio campus de Trois-Rivières, et je cède la parole à mon plaisant et charmant co-animateur, Sinistros. Eh bien, oui, cher docteur. Qu'avions-nous à l'instant, mon、et、cher ami, avant nous, cette pause publicitaire? Et nous v o u l o n s d'entendre quelques petites formations de type classique、euh, qui nous proviennent de divers pays de l'Europe de l'Est. Y avait-il ici, j'ai soupçonné, quelques menuets fort intéressants? Bien oui, on a eu un menuet en s <rire>、voilà, c i r a d i a l Voilà, c'était donc cela. Ah! <rire> <rire> On entend c e s i n formations c e n t u r i o n centurions, i vous préférez、euh, votre centurion plus anglicisé. Oui, si vous préférez un centurion plus grand. Oui, c'est ça. Qui viennent de Pologne. Et、eh、non, ce ne sont pas l e s cornichons. Ben. Ben, peut-être o ne les、oui. c o n n a î t pas personnellement. C'est sûr. La pièce s'intitulait Gateways to Condemnation et c'est tiré de l'album Serve No One. C'est paru en 2012 sur Psycho Records, label que je ne connais que dalle. Moi non plus, je connais pas. Mais c'est pas grave, Centurion, c'est très très bon, très oui, bon, bon album. Ah、oh、oui.、Euh, nous avons entendu les Français de Gorod avec la pièce Five Thousand at the Funeral. Euh, C'est sorti sur l'album Perfect Absolution de 2012 sur Listenable Records, qui est un très bon label en passant. Nous avons lu e s italiens de Natron avec la pièce Leech Lord de l'album Grinder Master. Moi, j'aime bien Natron. Très, très bon.、Euh, 2012 sur Southern Brigade, un petit label, mais qui pourrait devenir、euh, grand. Ben, gros, o i s s'il se fait pas trop grenouille,、euh, il va être correct. Qu'est-ce, là? Grenouille et les b œ u f ici. Formation canadienne, anciennement des Émirats Arabes Unis, Nephélium, avec la pièce Burial Ground, Coils of Entropy, s é p a r u e au début 2012 sous étiquette Independent. Et nous avons eu les, la formation des Émirats Arabes Unis, dans lequel se retrouvait un ancien membre de Nephélium, J'ai nommé la formation Perversion、euh, avec la pièce Aging the Unburted,、euh, tirée de Pillars of the Enlightened, Enlightened pardon, de 2012, également sous étiquette Independent. Bon! Je vous rappelle que t r o i s v e r s m é t a l vous propose son party extrême de Noël qui se tiendra au、World、Café Le Stage le samedi 15 décembre prochain, compté de 20h. En fait, les portes o u v r a e n t à 19h. Pour vous présenter les formations suivantes, Cryptopsy, o n e u m a n e n d i s n e e r h a r l o w et Satanic Glue Sniffers. C'est pour tous. Il en coûtera 15 Allez faire un tour sur t r o i s r r m é t a l pour v o i r les détails ou pour vous en rappeler. Si jusqu'à présent votre tête est sur le bord de sauter,、eh、bien, vous vous référez au Web pour vous rappeler ce que je viens de dire. Et si vous n'avez pas un Internet,、euh, arrangez-vous. Si vous n'en avez pas un, essayez d'en、si、avoir deux.、Euh, maintenant, l e s 21h16. 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, et je vais faire ça jusqu'à 22 heures. Ah, mais c'est fun. Ça va être original. Hein? Bien oui. OK. Non, c'est une blague. Je ne ferai pas ça. Ma troisième、euh, présentation, choix musicaux de cette soirée、euh, et dernière, qui、euh, probablement va être un petit, plus,、euh, un petit peu plus musclée par moment. là. Je suis allé dans une forme de crescendo pour acclimater les gens. D'accord. Il o a u t les musculer. Oui, c'est ça. On va entendre des formations comme Hated Journal, Behemoth, Mile, Crazyon. Oh non. Pas des affaires de même. C'est une blague, c'est absolument pas ça ce qu'on va entendre. Céline d i o n Céline d i o n Paulo Noël, Jean-Nicole et. Benamus o Pouk. Non, non, non, non. Ah, tu dis a p p e l s ça. Le Normand, c'était quoi, Gérard Le Normand. Gérard Le Normand. Ah, ça allait le fun. C'est ça. Mais pour débuter ce bloc, tout en francophonie et chaleureusement parlant, voici Abyss Maldown.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 Max, c'est toi qui l'organise la c u i t e Ça fait pas 36 ans, ça fait 26 ans. Ben oui, je oui, s a i s Fait que mets le nœud papillon que je t'ai acheté. Non, ça non, te mais... fait te i b Non, n arrête. Lâche-moi. Lâche-moi. Laisse-moi la replacer. Non, le je ne veux, veux juste pas. Attacher je veux pas. mettre ç Attends, a je vais、ah, juste te faire l'arrêt dans le milieu、ah! comme ça. La lutte se démène devant vous tous les lundis soirs, 20h à la chaise-galerie. C'est belle, belle, belle fun. Notre m i s s i o n pour vous, avec vous.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 c e s t assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.、Ans. 21h47 et l'émission tire à sa fin. On vient d'entendre avant cette pause publicitaire ma dernière.、Euh, Mes derniers choix pour ce spécial death metal. e Eternal e t la pièce Sounds of Darkness, pièce de clôture de l'album High Monarch, qui est paru en 2005 sur E-Rake Records. Nous avions auparavant Behemoth et la pièce E. w o Breeds Pestilence, tirée du, du très bon album Evangelion de 2009. L'étiquette Metal Blade. n i l e e t la pièce User Mahatra, y que l'on retrouve sur Annihilation of the Wicked, p a r u en 2005 sur Relapse. k r y z y o n e t Massacre Under the Sun, qui est extrait de l'album s a r d i n t Storm, avant-dernier album de cette excellente formation brésilienne, paru en 2008 sur Century Media. Et nous avons ouvert avec Abyss s m i l Down, formation américaine. Et la pièce-titre de l'album, Leveling the Plan of Existence, paru en 2011 sur Relapse. Sinistros. Hey! Ah <rire> oui, c'est ça. C'est à la fin. C'est effectivement à la fin. This is the end, my friend. Oh, oh oui. Et nous allons finir en beauté avec、euh, de la musique de fou qui va tout détruire sur votre passage. Parce que j'en ai décidé ainsi. Oh, quasi s e f t c'est vous. Ah ouais. Je te dis. T'es quoi? Alors, on va terminer avec、euh, Hypnos,、euh, formation tchèque, avec、euh, une étude en réanimation. Ha <rire> ha ha ha! 『Burning Again』Hymn of エ ternal fire、キ h ッド・ Heretic Commando: Rise of the New Antichrist。シ a パリンの2012 sur Einheit Production。que semaine Burlesque et rocambolesque du death metal. Alors, en attendant cette étude en réanimation、ah. sera possiblement suivie d'une un, fin en lamentable. a <rire> h、oh、là là! Et... l e s qu'il v fait? p a o i étudier.、Euh, alors, on termine avec Hypnose, e t sur ce? Non! Rappelez-vous que la semaine prochaine, nous y serons pour ceux d'entre vous qui auront survécu. Nous aurons des albums à vous présenter. Nous aurons encore des petites pièces musicales tout aussi agréables. Moi, j'aurai un petit bloc old school et j'aurai possiblement、euh, d'autres choses、euh, un peu plus plates. Bon, comme、voilà. c o m m e d'habitude, finalement. J'imagine que toi aussi tu vas avoir des présentations. i e n a de la platitude. D'accord. Donc, sur ce. Allez tous vous faire foutre.、Euh... Go!